En fait, on a commencé à, à étudier ce livre-là verset par verset, mais des fois, on, a, on en escamote quelques-uns parce que parce qu'on veut mettre l'emphase sur autre chose. Alors, j'ai le privilège de d'enseigner de, de, sur le, le, la, la consécration. Et au début, ça ne sera peut-être pas évident, parce que dans le texte, on ne le voit pas tout à fait. Mais euh, c'est à partir de ce que le mot veut dire qu'on en arrive à, au mot « consécration ». Alors, j'ai euh, intitulé cet enseignement-là « Consacre ta vie entière au service de Jésus ». Et euh, le texte va faire référence au « nazirea ». Donc, le, le mot « nazire » signifie consacrer à l'éternel. Donc c'est pour ça qu'on utilise va utiliser la le thème consécration ou consacrer un peu euh, tout le long de l'enseignement. Donc euh, jusqu'à maintenant on sera, on on, est, on a toujours vu dans le début des chapitres que c'est Dieu qui ordonne à Moïse de dire des efforts de donner des informations à Israël. Dieu procède toujours comme ça depuis le, le début du livre des Nombres. Et encore dans le, dans le texte présent, c'est la même chose, c'est l'Éternel parla à Moïse et dit « parle aux enfants d'Israël ». Donc c'est toujours la même façon dont Dieu aborde son peuple à travers Moïse, qu'il a choisi comme étant le médiateur. On en a déjà parlé au début, de lorsque Samuel justement en fait la présentation du livre des nombres dans son entier. Euh, Moïse est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Donc c'est par lui que toute l'information que Dieu veut communiquer au peuple va passer. Donc Moïse a une relation privilégiée avec l'Éternel, on va le voir dans le chapitre 7, ça ne sera pas long, euh, pas aujourd'hui, mais dans deux ou trois semaines. mais Donc Dieu utilise Moïse pour euh, parler à son peuple. Il est en train de le former lui-même, mais il veut surtout que le peuple ait confiance lorsque Moïse parle parce que il parle au nom de l'Éternel. C'est ça que Dieu veut communiquer. En même temps, Dieu sait qu'il est le chef du peuple d'Israël, et il veut que son peuple marche dans la sainteté. Donc, il y a différentes lois que Dieu va leur donner, des instructions avec des détails, des fois très, très précis, pour que le peuple réalise à quel point Dieu est non seulement souverain, c'est-à-dire qu'il sait comment ça doit se passer, il sait comment son peuple doit vivre, mais en même temps, c'est que... Il a, il a en vue la sainteté de ce peuple-là. Parce que le but de le but de but Dieu, c'est de se glorifier au travers des êtres humains. Comme Jésus a pris en main nos vies, dans laquelle il veut se glorifier, lui, dans nos vies, par la transformation qui se passe en nous. Et donc, c'est la même approche que Dieu fait avec la nation d'Israël dans là, au moment où ils sont dans le désert. Okay? Alors, si vous voulez, je vais prier, puis ensuite on va... Allez voir ce que le texte a à nous dire. Merci Seigneur d'être attentif à nous. Nous Seigneur, on avait comme même pas idée de qui tu étais. Et tu t'es révélé, Seigneur. Tu as su comment venir parler à chacun de nos cœurs. Te souvenir nous rejoindre là où on était, parfois dans des difficultés, d'autres fois juste dans l'ignorance ou dans l'indifférence par rapport à toi, mais dans ta bonté, Dieu, dans ton amour infini pour nous, c'est que tu t'es approché de nous, tu nous as conduits jusqu'au pied de la croix de Jésus. Tu nous as permis de contempler son sacrifice, et tu nous as permis, en même temps qu'on réalise qu'on avait besoin de lui pour le pardon de nos fautes, et qu'on avait surtout besoin de connaître qu'est-ce qui se passait après notre séjour sur la terre. Et dans la résurrection de Jésus-Christ, d'entre les morts, dans son ascension au ciel, tu nous prouves, hors de tout doute, que la vie éternelle existe. Non seulement Jésus est monté, mais il est revenu parler aux siens. Il a mangé avec eux. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous, nous avons cette espérance-là aussi, de vivre éternellement avec toi. Dans l'enseignement qu'on va regarder, Dieu, glorifie-toi. Permets-nous de voir, dans ce texte, où nos vies nous en sommes et ce que tu attends de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'aimerais lire le texte en entier. Donc, c'est le chapitre 6 au complet. Il va y avoir des détails. Euh, moi je vais insister sur une partie euh, la partie principalement du Naziréa lui-même. Je vais insister là parce que on peut euh, il peut y avoir des contretemps qui fait en sorte que la Naziréa va arrêter. On va le lire dans le texte, vous allez le voir, OK Mais dans l'enseignement que je vais apporter, je vais pas toucher vraiment à cette partie-là. Fait que je commence au nombre 6, je lis dans la version Louis Segond. Si vous avez une version différente, ça pourrait être euh, Euh, légèrement différent dans les textes. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant un, le vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, voyez le mot qui revient déjà maintenant, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrante il ne boira ni vinaigre fait de de vin fait de, de, du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. » Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point de raisins frais ni de raisins sec Pendant tout le temps de son aziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son aziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'éternel. Il sera saint. Il, sa il laissera... Il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souviendra point à la mort de son père, de sa, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son Nazira, il sera consacré à l'Éternel. Les prochains versets vont parler de si il touche un mort qu'est- ce qui va se passer si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée il se rasera la tête le jour de sa purification il se la rasera le septième jour. le huitième jour il rapportera au sacrificateur deux tourterelles et deux pigeons, deux jeunes pigeons. <coughs> excusez à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son naziréa. Il offrira un agneau d'un an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point comptés parce que son Naziréa a été souillé, donc il doit recommencer à zéro. Voici la loi du Naziréen, le jour où il aura accompli le temps de son Naziréa. On le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'un an et sans défaut pour le lecauste, une brebis d'un an sans défaut pour le sacrifice d'expiation, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. » une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fleurs de farine pétrie à l'huile et de galettes sans levain arrosées d'huile avec la et la libation ordinaire. Le, sacri le sacrificateur présentera ces choses devant l'Éternel et il offrira sa victime expiatoire en premier et son de lecoste. Il offrira le bélier en sacrifice d'action grâce à l'Éternel. Autre, la corbeille de pain de le sans levain avec l'offrande et la libation Le Nazaréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée, il prendra les cheveux de sa tête consacrée et il les mettra sur le feu, qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain, et il les posera dans les mains du Nazaréen après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation. Ensuite, le naziréen pourra boire du vin. Telle est la loi pour celui qui fait un vœu de Naziréa, telle est son offrande à l'Éternel pour le naziréa, tout ce que lui permettront outre tout ce qui lui permettront ses ressources. Il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait selon la loi de son Nazirea. On est contente pour de ne être obligé de faire ça? Imaginez tout ce que vous auriez dû apporter. Donc, le Nazirea vient du mot nazire. Nazire, c'est le terme euh, hébreu. Qui, qui veut dire consacrer à l'éternel. Donc, l'approche que je vais prendre, c'est que le vœu de Naziréa, c'est un vœu qu'on voit ici dans le texte qui est personnel. C'est une personne devant Dieu qui qui, qui met une, une, du temps à part parce qu'il veut se consacrer au service de l'éternel. Donc, le service est pas ici défini. OK, entendons-nous, ça pourrait prendre toutes sortes de formes, sauf que c'est de sa part que ça vient. Mais le Nazira a aussi une autre approche, qui est une prescription qui est donnée par Dieu. Et là, on va voir les deux aspects dans ce que je vais vous présenter. Donc, le premier aspect du Nazira, c'est un vœu personnel. Ce que ça implique au départ, c'est que Dieu a suscité dans le cœur de quelqu'un de faire un vœu. Donc, c'est comme si vous autres, vous décidez de, de, de prendre du temps à part pour Dieu, mais vous avez un objectif. Donc, mais, mais, mais ça vient pas tout seul. C'est Dieu qui vient comme susciter dans votre cœur de prendre du temps avec lui. Et c'est la même chose pour le Nazaréa. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre du temps et c'est volontaire. Donc, il n'y a pas de pression qui vient de la part de personne. Vous décidez de prendre du temps avec Dieu ou pour un certain temps. Mais en même temps, c'est un temps qui est défini. Et selon ce, un commentaire que, que Christian va porter vendredi, c'est un Naziréa, il y aurait comme premier objectif de d'un 30 jours. Donc, ça veut dire que minimalement, pendant 30 jours, il va être consacré à l'Éternel. Il va consacrer sa vie à l'Éternel pour le service de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est entre lui et Dieu. Ça s'est décidé entre lui et Dieu. comprenez? Mais ça comprend aussi toutes sortes d'engagements, et on les a lus tantôt. Donc, principalement en ce qui concerne les raisins, que ce soit du vin, que ce soit la peau, que ce soit les, les, les raisins eux-mêmes, que ce soit les pépins, que ça vous voyez? Donc, il, il ne va pas y toucher. Il ne va pas toucher ça. Il va pas toucher à des boissons enivrantes non plus. Il va Donc, c'est un engagement qui est formel. Et là, vu de le Naziréa est défini, c'est qu'il sait à quoi qu'il doit se conformer. Vous comprenez? Donc, ensuite, il ne va pas non plus se couper les cheveux, donc ni homme ni femme, parce qu'on a vu dès le départ que c'était lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres, okay? donc ni homme ni femme vont se couper les cheveux. Et il va aussi ne pas s'approcher d'un mort. Et là, ça devient un peu plus euh, critique. Là. Si son père ou sa mère ou son frère ou sa soeur décède il ne peut pas s'en approcher, ne peut pas les toucher. Et c'est comme le tout le temps de son Nazirea, tout le temps qu'il est consacré à l'Éternel, s'il y avait un service funéraire, je dirais, il, il s'en abstiendrait. Vous voyez comme si c'est vert en même temps. Mais mais il le sait au départ. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu donne toutes les instructions pour, avant que quelqu'un se commette, je dirais, en face de Dieu, ce qui donne toutes les instructions, il sait à quoi s'en tenir. Donc, c'est un peu comme nous, dans notre relation, je dirais, avec le Seigneur, c'est qu'avant de dire oui au Seigneur, on sait à quoi s'en tenir. On sait que le Seigneur, il nous dit, par exemple, «Garde, moi, j'ai été persécuté, bien, sachez qu'ils vont vous persécuter. J'ai été haïs par le monde, bien, sachez qu'ils vont vous haïr. Si vous n'êtes pas prêts à ça, bien, réfléchissez deux fois, là. Mais ça va vous arriver pareil. » Sauf que vous savez à quoi vous en tenir. Avec Dieu, on sait à quoi s'en tenir. C'est ça, la beauté. C'est qu'avant de commencer, on, on sait exactement par où on va passer. Mais en même temps, on a vu que le Naziréa, c'est un vœu personnel, mais qui implique quelqu'un d'autre. Ça implique un sacrificateur, donc une personne désignée par Dieu pour offrir les sacrifices, les holocaustes, et qu'il va aller le voir à la fin de son Naziréa. Donc, le temps qu'il l'a défini, qui est le temps qui est arrêté, à la fin, il va aller le voir et il va lui offrir les sacrifices. Et les sacrifices qu'on a vus tantôt, c'était euh, une brebis pour l'expiation, c'était un agneau pour l'Holocauste et c'était un bélier pour l'action de grâce. Vous remarquerez que c'est tous de la même famille. C'est tous le mâle, la femelle et le bébé. Tous les trois de la même famille. Mais c'est que les sacrifices vont se faire dans un ordre précis. Ils vont se faire, premièrement, il va faire l'expiation. Il va faire l'expiation, et je me suis posé la question, s'il respecte le Naziréa tel que Dieu l'a demandé, c'est-à-dire les critères qu'il a donnés au commencement, pourquoi a-t-il besoin d'offrir un sacrifice d'expiation? Et la réponse que j'ai trouvée, la réponse que j'ai vue en même temps dans certains commentaires, C'est que nous, par rapport à Dieu, on est, on, est, on, a, on a le péché qui est en nous. Et pendant 30 jours, il n'y a, a rien qui dit là qu'on ne va pas pécher pendant ces 30 jours-là. Le premier sacrifice qui doit être offert à Dieu, c'est un sacrifice d'expiation. Pour m'y fonnir moi, je peux la seule façon de que je peux m'approcher de Dieu, que je peux venir en relation avec Dieu, c'est que mes péchés soient d'abord pardonnés. Et ça c'est le premier sacrifice qui il est... qui est qui est de Le deuxième qui va être demandé, c'est un holocauste. Qu'est-ce que c'est un holocauste Le c'est l'animal qui est immolé, donc le sang est versé aussi, mais il va être brûlé en entier sur l'autel. OK? Donc, le deuxième animal, c'est c'est l'agneau, pour l'holocauste. Mais en même temps, ce que Dieu dit par rapport à l'holocauste, et ça, c'est vraiment intéressant, c'est qu'une fois que je dirais que le, le péché est pardonné, c'est l'holocauste, c'est un, un, un parfum d'agréable odeur qui monte à l'éternel. Donc, c'est comme déjà là, c'est que vous êtes agréé par Dieu parce que le péché est pardonné. Vous êtes déjà comme couvert vous êtes déjà comme lavés. Et là vous vous approchez de Dieu et Dieu il vous est favorable, il vous accueille. Et l'autre sacrifice qui est à faire, c'est un sacrifice d'action de grâce. Mais c'est un sacrifice qui dirait comme deux volets. Il y a le volet on pourrait dire remerciement de l'aide que Dieu a apporté pour respecter ses règles. Mais il y a le volet aussi d'adoration. Donc, quand on, a, on apporte un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, c'est qu'on est en train vraiment de l'adorer. Et puis, ni moins, c'est qu'on reconnaît que tout ce qu'on a ou tout ce qu'on veut, qu'on peut lui offrir, c'est parce que c'est Dieu d'abord qui nous l'a donné. Donc, on en est non seulement reconnaissant, mais en même temps, c'est qu'on veut vraiment faire ce que lui veut et l'adorer parce qu'il est Dieu. Mais verset 21, il dit aussi, il dit, « Outre ce que lui permettra ses ressources. » Donc, dans le vœu qui est fait au commencement, dans le vœu de Naziréa a des contraintes, et la personne ne sait. Mais dans le vœu, il pourrait avoir promis quelque chose à Dieu, qui est en dehors des prescriptions, qui est en dehors des obligations. Et quand il marque ça verset 21, « Outre... » ce que lui permet ses ressources c'est qu'il a promis quelque chose à Dieu. Donc on pourrait dire des fois là vous gagnez quelque chose là, et vous dites Dieu si jamais j'avais mettons euh je sais pas euh, j'avais tel salaire à la fin de l'année là je te donnerais euh, 10% de ce que je gagne. C'est un exemple. Mais okay? parce que tu le dis tu dois le faire. Non mais hein? Donc c'est ça que Dieu veut dire. Tu le dis Mais fais-le. Et la personne, donc, non seulement elle va respecter le Naziréa, tout le tout, non seulement qu'elle va offrir les sacrifices nécessaires, mais ce qu'elle a promis, elle doit le faire. On va aller voir des exemples. On va aller voir des exemples d'une offrande volontaire, d'un vœu volontaire. C'est un peu décadré, là, mais euh, on va aller voir euh, Jérémie 35. Vraiment intéressant Voilà, voici Jérémie 35. Donc c'est un vœu qui est volontaire. Des personnes ont décidé volontairement de faire quelque chose à l'égard de l'Éternel, de se consacrer eux à l'Éternel. Jérémie 35, du verset 5 à 10. Jérémie est dans l'Ancien Testament après Ésaïe. Donc vers la fin du livre. On parle des Rechabites. Donc, les enfants de Récab. Donc, Dieu demande à Jérémie d'aller voir ce groupe-là et de leur parler. Et regardez bien ce qui va se passer. Donc, Jérémie mit devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices. Et Jérémie leur dit, buvez du vin. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin. « euh, Car Jonadab, fils de Récalme, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps, dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récabre, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vigne, ni champ, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Voyez-vous la fidélité à un vœu jusqu'où ça va? Nous sommes rendus à la troisième génération. Le père à son fils, à sa descendance et au petit-fils qui viennent après. Voyez-vous, donc l'engagement d'un vœu et leur vœu à eux, ça, ça, ça ressemble beaucoup au Nazaréa parce qu'il a un temps et il a des prescriptions qui sont claires. Dans leur cas à eux, c'est pour la vie. Et de ce qu'ils vont faire pour la vie là, c'est assez sévère, c'est très exigeant. Donc ni plus ni moins c'est que dans le groupe là où ils vivent, les réfugiés sont très très tu peux les remarquer tout de suite. Pourquoi Ils ont pas de maison. Ils vont vivre dans des tentes tout le temps. Ils vont pas cultiver les champs, vont pas planter des vignes. Donc, ni plus ni moins, si on allait, par exemple, en Ontario ou même aux États-Unis, vous verriez des communautés qui sont très, très, très distinctes des autres. Il y en a peut-être même qui sont d'accord avec un chariot, puis des chevaux, puis ils se promènent dans le village, comme ça. Ils sont très, très distincts. Mais ils ont, pris un, ils ont fait un vœu quelque part. Ils sont liés à un vœu, à un engagement qu'ils ont pris devant Dieu. Et eux ont décidé de le respecter. Est-ce que je suis d'accord ou non avec eux? Ça, c'est pas pas ça. Là, je vais en parler. Mais je veux dire, ce qu'ils vont être très, très distinct de par ce qu'ils ont choisi. Mais regardez, en même temps, là' lui qui a fait le vœu de Naziréa. C'est que si je me laisse pousser les cheveux pendant un mois, ça va paraître. Ça va vraiment paraître. Jachelin, il dit non parce que les cheveux poussent pas. Je sais pas, en manque déjà pas mal. Là, mais, mais, mais moi, ça paraîtrait. C'est sûr. Et si mon vœu est plus, plus longtemps, si j'avais pris un vœu, par exemple, pour trois mois ou quatre mois, vous allez voir que dans l'assistance, vous allez pouvoir dire, lui, il n'y a pas un moyen d'aller chez le barbier, là. Mais ce n'est pas le cas. C'est qu'un vœu qui a été pris, et vous pouvez distinguer les personnes. Vous pouvez voir. Et d'autant plus que vous allez peut-être le voir, à un moment donné, partir avec ses bêtes et s'en aller voir le sacrificateur. On vient de parler d'un groupe, on vient de parler d'une famille. Je vais vous montrer, allez-on voir Anne, qui est dans Luc 2. Parce que là, Anne, elle a, on peut pas dire directement qu'elle a fait un vœu, mais regardez bien en quoi consiste sa vie. Et vous allez voir que c'est assez près quand même de du Naziréa. Allez voir. Donc, on est dans Luc, chapitre 2, verset 36-38. Est-ce que vous êtes rendu? Donc, Luc 2, verset 36. « Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fils de Fanuel, de la tribu d'Azère. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. elle Restée veuve et âgée de 84 ans, elle, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant venue, elle aussi, à cette même heure, donc à l'heure où on présente euh, Jésus, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc, voyez, elle, elle a décidé volontairement de faire quelque chose. Et là c'est le rapprochement avec le Naziréat. Elle a décidé elle pendant le reste de sa vie qu'elle qu'elle allait pas se marier, qu'elle allait servir l'Éternel et qu'elle allait le servir dans le temps. Encore là la définition de ce qu'elle va faire n'est pas n'est pas donnée. Mais mais mais c'est que nuit et jour elle prie et elle jeûne. Et quelle est la, je vais dire la récompense que Dieu donne C'est qu'elle va voir le Messie de ses yeux. Ça, c'est extraordinaire, parce qu'elle a décidé de prendre du temps avec Dieu, c'est qu'elle voit vraiment le Sauveur devant elle, et elle le reconnaît. Allons voir maintenant Paul, dans Acte 18, parce que vous allez lire, à un moment donné, que Paul il s'est fait raser la tête à cause d'un vœu, et... C'était en fait la, la bénédiction que j'ai goûté, c'est celle avec les anciens vendredi matin. C'est dommage que vous puissiez pas être là, là parce que on est vraiment vraiment béni. Acte 18, je vais lire le verset 1 à 5 et après ça je vais aller lire le verset 18. Après cela Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Donc j'ai pas dans son voyage où il annonce l'évangile. Il y trouva un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il le lia, il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il était faiseur, ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. « Mais quand Silence et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna en tout entier à la parole attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. » Et c'est là le, le point, je dirais, que je vais soulever sur la question de se consacrer à. Donc, en attendant que Silence et Timothée arrivent, Paul va être occupé à fabriquer des tentes. Donc, ni plus ni moins, pour sa subsistance, il va travailler. Mais lorsque les deux frères arrivent, on présume qu'ils arrivent avec un soutien. Et Paul est entièrement dégagé. Entièrement dégagé, il va se consacrer à annoncer le salut en Jésus-Christ. Et si je vais lire le verset 18 du même chapitre, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe, ensuite il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après cette fête rasé la tête à Sancrée, car il avait fait un vœu. voyez-vous le vœu, on présume que parce que Paul a vraiment à cœur l'évangile, Il, est, il va dire dans Romains, chapitre 1, verset 1, qu'il est consacré au service de l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, à cause de ça, c'est que lui a fait un vœu devant l'Éternel, et la conséquence, comme le, comme le Naziréa, c'est qu'à la fin du Naziréa, il va se faire raser les cheveux. Il est pas dit que Paul a offert tous les sacrifices, mais le lien qui est fait, c'est avec la consécration d'annoncer l'Évangile et... Il se fait raser les, la tête à cause qu'il a fait un vœu. Vous comprenez? Donc, le lien, c'est là qu'il se trouve. <coughs> Excusez. C'est difficile à lire, hein? Le deuxième aspect du Nazaréa, c'est que c'est une prescription qui est donnée cette fois-là par Dieu. Donc, ce n'est pas l'aspect d'un volontaire, c'est pas l'aspect que c'est la personne elle-même qui décide de se consacrer à l'Éternel. C'est que l'Éternel se choisit des personnes qui vont être consacrées à lui pour un service. Donc, pour son service à lui, mais qui vont être consacrés aussi pour le service de toute une nation ou de tout un groupe. Et ça, c'est le privilège de Dieu. Donc, et là, on va aller voir Samson. Donc, peut-être que vous avez lu l'histoire de Samson dans l'Ancien Testament. On est dans Juge 13, et vous allez voir que, cette fois-là, les ordonnances viennent de l'Éternel envers quelqu'un, et Dieu a toujours un but. On est dans la période des juges, on est dans la période du de la conquête de, de du, pays des, du pays des Canaan. Sauf que israël néglige, puis il fait plus la conquête, il est arrêté. Et là, Dieu, ce qu'il fait, il va susciter quelqu'un pour continuer la conquête et lorsqu'on veut prendre la, lorsqu qu'on veut faire la conquête c'est qu'on veut conquérir du territoire pour que israël lui appartienne, ce territoire là donc je vais aller dans juge 13 le verset 5 et 7 laissez moi le temps de tourner donc on est dans l'espace où que la naziéa est une prescription qui vient de la part de l'éternel Ce n'est pas un choix personnel. On est dans juste 13, 5 et 7. J'arrive. C'est Dieu, qui va c'est l'ange de l'Éternel qui va parler à la maman de Samuel. De Samson, excusez. « Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. » Et regardez bien les conditions. « Le rasoir ne passera point sur sa tête. » Parce que cet enfant sera quoi? Consacré à Dieu, dès le ventre de sa mère. Donc, il va être nazir à Dieu, dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. » « Il ne m'a pas, pas fait connaître son nom, mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfrenteras un fils, et maintenant ne bois pas, donc la femme elle-même ne boit pas ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à l'Éternel dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Et voilà, cette fois-ci, c'est différent. C'est différent par rapport au premier aspect où c'est volontaire c'est que Dieu se choisit une personne et lui donne des contraintes et il va lui dire que cette fois-ci son nazir sa consécration va être pour toute sa vie. Donc c'est pas lui qui décide, ce n'est pas sur une base volontaire. J'irai la contribution de des personnes que Dieu va se choisir pour être consacrées à lui, c'est qu'il va le demander Il va, il, la personne va le faire de elle va se soumettre à Dieu. Elle va devenir comme l'esclave de Dieu. Dis je vais faire ce que tu me demandes. On sait que Samson ses cheveux ont été coupés un jour. On sait. OK Mais le point principal c'est que c'est Dieu qui l'a choisi. Et n'est-ce pas la même affaire pour nous Est-ce que c'est pas Dieu qui nous a choisi qui nous a consacrés à son service pour le connaître, pour le faire connaître, pour l'adorer, pour le louer, pour le bénir, pour le laisser transformer nos vies. Est-ce que c'est pas ça un peu que nous aussi on a vécu? Et ça, c'est le choix de Dieu. Et le choix de Dieu, c'est qu'il ne m'a pas juste euh, euh, pardonné, il m'a pas juste engagé à son service pour un temps, Il m'a engagé à son service pour toute ma vie. Fait que tant que j'ai les pieds sur cette terre, tant que j'ai le souffle de vie, mon objectif, si j'accepte volontairement que je suis maintenant esclave de Jésus-Christ, que je suis à son service à lui, c'est que toute ma vie maintenant, elle est consacrée à l'éternel tant que je vais respirer. Donc ça l'a commencé un jour et ça s'en va jusque à l'autre bout. Mais c'est le choix de Dieu. C'est... C'est un, un, un commandement de Dieu. Il y avait Samuel. Vous connaissez Samuel? Pas celui qui est ici, là. Son ancêtre, quelque part de le temps. Un Samuel. Un Samuel, chapitre 1, verset 11. La maman de Samuel, elle s'appelle Anne, elle fit un vœu. Intéressant, hein? En disant, « L'Éternel armées si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Intéressant, C'est elle qui fait un vœu. Et elle prend des engagements pour son fils. Et les engagements qu'elle prend pour son fils, c'est qu'il va être lui-même engagé envers l'Éternel toute sa vie, selon un vœu de Nazaréa. C'est ça qui va se passer. Allez voir le verset 28. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se là devant l'Éternel. Il voir le sacrificateur. Donc, La différence par rapport à la première étape du naziréat, du premier aspect du naziréat, c'est que celui-ci est pour la vie. Il était engagé pour toute sa vie. 2 11 du même du même livre. Elkanah s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Eli. Ils ont amené Samuel au sacrificateur et eux sont repartis. À partir de ce moment-là, ou même dès avant sa naissance, Samuel était déjà engagé par l'Éternel à le servir. Et qu'est-ce que Samuel va faire dans le temps? C'est qu'il va prendre la place du sacrificateur élu, bien qu'il soit pas de la tribu de Lévi. Mais c'est lui qui va devenir à la place du sacrificateur, mais il va être aussi prophète. Donc, lorsque ça va devenir le temps pour Dieu de choisir un roi, il va s'utiliser Samuel pour aller choisir David, qui va être le roi d'Israël selon le cœur de Dieu. Donc, vous voyez que lorsque une personne se soumet vraiment à l'éternel dans le but de s'engager, même si c'est le choix de Dieu, lorsque je le fais de façon volontaire, de façon libre et de façon joyeuse... Il y a des conséquences immenses qui viennent après, et je vais y goûter à mesure que je vais avancer. Est-ce que Samuel a eu des contestations? Oui, il y en a eu, mais il a vu le roi que Dieu avait choisi. Comme Anne, elle a vu avant qu'elle a vu le Messie devant elle. Il y a aussi Aaron et ses fils. On vient de passer dans Nombre nombre 4. Hein? Dieu s'est réservé à Aaron et ses fils pour le sacerdoce offrir les sacrifices, comme à la fin du Nazaréa, la personne va devoir faire, c'est Dieu qui les a choisis. Il a choisi cette tribu-là, Lévis. Dans la tribu de Lévis, il a choisi Aaron et ses fils, qui, eux, vont entrer dans le sanctuaire, c'est-à-dire le lieu saint et le lieu très saint, mais qui vont offrir les sacrifices sur l'hôtel des Holocaustes, devant l'Éternel, c'est Aaron et ses fils qui vont faire ça. Il a aussi choisi les Lévites qui va être au service des sacrificateurs. OK? On va y venir dans l'ombre, on a le temps de le voir. Est-ce que maintenant, jusqu'à maintenant, vous suivez? Donc, il y a deux aspects au Nazaréa. Lequel? Le volontaire et l'involontaire. <rire> Désigné. Désigné. C'est un volontaire, vraiment. C'est deux volontaires. OK, on se comprend. Jésus n'était pas nazir Il n'est pas Naziréen. Il est Nazaréen. Vous comprenez la différence? Parce que souvent, on va dire que Jésus, il est Nazire. Il a fait le vœu de Naziréa. On vous ne nulle part. Et Jésus a les cheveux longs, les yeux bleus. Bon, vous comprenez? Là? Mais non. Mais il est Nazaréen. Et dans le sens de « nazir », d'engager, Jésus est pleinement engagé. Comment on le sait? Il est pleinement volontaire. Hébreux 10, 5 et 7. Allez voir ça. Hébreux, chapitre 10, verset 5 à 7. Il dit « C'est pourquoi Christ, donc Jésus, entrant dans le monde, dit... « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as et agréé ni l'ocosse, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Voici, ô oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Et ça, c'est l'engagement de Jésus-Christ par rapport à toute l'humanité. C'est un engagement volontaire. Et il il savait, il connaissait, avant de le faire, avant de venir dans le monde, il connaissait les exigences et il connaissait l'issue. Il allait devoir mourir. C'est aussi un serviteur parfait. Hébreu, chapitre 7, le verset 26. Donc, lui n'a pas besoin d'offrir des sacrifices D'expiation pour lui-même, Jésus n'a pas à faire ça. Voici ce qui est écrit, Hébreux 7, 26. « Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. » Voyez que lui, il est parfait dans son être. Il a pas besoin d'offrir pour lui-même des sacrifices d'expiation, comme le celui qui a fait le vœu de Nazaréa devait faire. Comme même Aaron et ses fils devaient offrir un sacrifice pour eux-mêmes et aller porter le sang une fois par année devant l'Arche d'Alliance, à cause qu'ils savaient qu'ils étaient pécheurs. Jésus est aussi une victime expiatoire. Jean 10 verset 17 et 18. C'est le passage qu'on parle du bon berger. Jean 10 verset 17 et 18. Il dit le père même parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et regardez bien ce qui est écrit. «Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et ça, c'est ce qu'on parlait tantôt d'engagement et de soumission volontaire. C'est l'ordre que Jésus a reçu de son Père de donner sa vie pour toutes nous autres non seulement dans le temps présent, mais de tous ceux qui vont nous suivre. Et cette offrance-là du corps de Jésus-Christ pour l'humanité, pour nous, il a été pleinement agréé. Comment on le sait? Hébreu chapitre 1, verset 2 et 3. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il avait il a, il a aussi créé le monde donc il est en train de nous dire dans ce texte là que avant que le monde existe Jésus est avec le père dans les cieux et ils ont créé le monde c'est ça qui est en train de dire vers ce et qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne Tout le temps de sa vie Jésus sur la terre, Jésus pouvait dire à ses apôtres, « Celui qui m'a vu, a vu le Père ». Il manifeste dans toute sa personne, c est, c est, sa façon d'agir, sa façon d'enseigner, sa façon de parler, sa façon de se conduire, il manifeste le Père. Il est l'empreinte de sa personne. Et, et, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés. Donc, parce qu'il est pur, il peut purifier le coupable. Et il s'est assis à la droite de la majesté, majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, Jésus parle du ciel. Il vient sur la terre en prenant un corps d'homme, exactement comme nous. Il vit une vie parfaite sur la terre. Il est parfaitement engagé, parfaitement pur et saint, toute sa vie devant Dieu. Il donne sa vie pour nous. Il meurt, on le met au tombeau, il ressuscite et il fait quoi? Retourne où il était auparavant. Un sacrifice pleinement agréé. OK. à quoi est-ce que le Naziréa nous concerne? C'est dans le sens où que de nazi, c'est un engagement qui est volontaire. Donc, chacun de nous qui avons donné notre vie au Seigneur, vous pourriez écrire quelque part sur une feuille, c'est telle date à peu près, là dans tel mois, telle année. Okay? Moi, je peux dire à peu près où. La date, pas sûre, mais le, le mois et l'année, ça, je le sais. Okay? Donc, je peux le dire que cette journée-là, c'est la vie de Dieu Elle s'est placée en moi. Dieu m'a donné son esprit. La vie de Dieu, elle est venue dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai reconnu que j'étais coupable. J'ai reconnu que j'avais offensé Dieu. Et j'ai reconnu que j'avais besoin du sacrifice de Jésus-Christ pour être pardonné, pour que mes péchés soient expiés. Sacrifice d'expiation. Mais à partir de cette journée-là, je peux pas dire de façon tranchante, là, volontaire, que j'ai pris un engagement de suivre Jésus-Christ. Je peux pas le dire dans le sens que je l'ai prononcé de ma bouche. Mais je peux vous dire que dans les faits, c'est ce qui s'est passé pareil. Fait des fois, on n'a pas besoin de dire directement à Dieu, « Je m'engage envers toi pour telle, telle, telle chose. » Sauf que votre vie va refléter votre engagement pareil. Fait que si je me suis engagé envers Dieu... Envers Jésus-Christ, à partir du jour de ma conversion, je dirais, par après, peu importe ce que vous la façon dont vous l'aurez dit, respectez cet engagement-là. Suivez Jésus-Christ tel que vous l'avez compris, tel que vous l'avez entendu. Et si vous avez un service dans l'Église ici, si vous avez un service que vous avez commencé à exercer, je dirais, on appelle ça un ministère, hein, Ça, c'est des grands mots, mais en fait, c'est exercer un service par rapport à Dieu et à l'Église. Bien, exercer ce service-là avec zèle. Mettez-y toutes vos connaissances, vos compétences, vos, vos habiletés, le temps nécessaire, l'argent nécessaire. Mettez tout ce que vous avez à votre disposition pour exercer ce service-là. Ça fait partie de l'engagement. Et soyez un modèle. Un modèle comment? Paul donne les instructions à Timothée. Gardez bien pour nos jeunes surtout pas. Les jeunes, oui, bon. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. J'ai dit que personne ne méprise ta jeunesse. Donc si quelqu'un qui veut t'écraser, qui veut te diminuer, il veut <rire> il veut te faire savoir que tu n'as pas d'importance, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Mais soit un modèle pour les fidèles, soit modèle envers ceux qui croient, envers ceux qui sont autour de toi, qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Comment? Soit un modèle en parole, soit un modèle en conduite, soit un modèle en charité, soit un modèle en foi, soit un modèle en pureté. Ce que ça veut dire, c'est dans nos rapports, les uns par rapport, par rapport aux autres, peu importe où je suis, moi, Je pourrais être à l'université en train de faire une maîtrise, un doctorat, et puis Dieu me met en contact avec un enfant de 4 ans. Est-ce que je vais le mépriser? Et, et, et c'est facile de mépriser, hein? C'est pas de dire, regarde, tu ne vaux rien, je ne te regarde même pas. Mépriser, c'est juste passer à côté sans le saluer. En fait, j'ai failli faire ça avec euh, son fils ce matin. Hein? J'ai salué son père, j'ai salué sa soeur, sa fille, j'ai salué le petit frère, j'ai salué la maman, et j'avais oublié le celui qui est caché là. Mais je veux pas le négliger, parce que Dieu l'aime. Et des fois, il faut se placer à la hauteur de l'enfant. Juste prendre soin de lui. Ben, c'est vous. Regardez-le dans les yeux. S'il faut mettre les genoux à terre, vous avez besoin de vous relever, vous me vous mentirez, j'irai vous aider. Mais, mais vous comprenez? C'est que soit un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Mais aussi, c'est que servez Dieu avec beaucoup de joie. C'est un privilège qu'on a d'être au service de Dieu. Vous savez ça? Il nous a choisi dans le monde. Ni plus ni moins, il est venu prendre un tati, là, quelque part en Afrique. Là. Quel pays, déjà? Celui-là. On va l'amener au Québec. Et là, va venir me servir. Elle servait déjà avant. Mais c'est comme ça. C'est comme si vous êtes à l'épicerie. Il y a des super de beaux fruits, là. OK? Et vous les regardez toutes, là. Et il y en a un qui est particulièrement, vos yeux sont accrochés dessus. Vous choisissez lui par rapport à toutes les autres. Le choix que Dieu fait de nous pour être consacré à son service, c'est comme ça. Il nous choisit, nous. Il est me chercher, j'étais dans la misère. Pas misère physique, j'avais un emploi, j'avais... Euh, La santé, j'avais une famille qui m'aimait, mais j'étais pécheur perdu. Et ça, c'est bien pire qu'être malade. Pécheur perdu, c'est bien pire qu'être malade. C'est la condamnation de Dieu est sur nous. Mais il vient me chercher, il vient te chercher, pour que tu lui appartiennes. Et quand tu lui appartiens, il dit, veux-tu consacrer ta vie maintenant pour moi. Veux-tu me suivre? Et pour être sûr que tu vas pas tomber, je vais marcher devant toi. Je vais te faire des traces, tu as juste à me suivre en arrière. Il y en reste une, mais pas. Ce pas grave. Ce qui reste, c'est que C'est une prescription. Donc la prescription qui vient de Dieu c'est que on ait une bonne conscience. Et là je vais on, on sait qu'il va avoir un baptême la semaine prochaine hein? Et ça c'est Christian m'a donné ce passage là vendredi mais je vais vous le transmettre. Je vais, je vais être son porte-parole. Un Pierre 3 21, vous le connaissez peut-être par cœur. Donc il vient de parler de l'eau du déluge, je pense oui avec Noé et dans euh 1 Pierre 3 21 il dit cette eau dont le déluge dans lequel euh, par lequel les a été épargné Noé est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps mais regardez bien ce qui est écrit le baptême est une figure de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant nous sauve, vous aussi, qui vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Donc, le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Donc, la façon dont ça se déroule, si vous n'avez pas eu assisté à un, c'est que la personne qui veut se consacrer au Seigneur, qui a compris l'Évangile, dans lequel Jésus-Christ a déjà fait un œuvre, là, il l'a convaincu de péché, de justice, de jugement, et il est convaincu qu'il est coupable, il est convaincu que Jésus est son Seigneur, son Sauveur. Il est convaincu de ça. Ce que Jésus lui demande, c'est que la prescription qu'il lui donne, demande, soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et la façon dont ça se déroule, c'est que la personne, elle est dans l'eau et on va l'immerger. Littéralement, on va la coucher dans l'eau. Puis, elle va pas arrêter de respirer. Mais on la tient là, des, des fois, là assez longtemps pour qu'elle se souvienne qu'elle était dans l'eau. Mais ça, c'est la mort, c'est l'identification à la mort de Jésus-Christ. Nous, on va ressortir là, de l'eau. Mais Jésus-Christ était trois jours dans le trou, trois jours dans le tombeau pour nous. là Il ne méritait même pas d'être là. Et quand on ressort la personne de l'eau, c'est en nouveauté de vie. Et là, elle, elle décide de marcher et d'obéir Jésus, à Jésus-Christ. Elle s'engage, le nazir, à suivre Jésus-Christ, à servir Jésus-Christ et à être au sein de son Église. Mais en même temps, dans nos prescriptions, c'est d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Ça, ça fait partie de la prescription que Jésus nous a donné Matthieu 28, 19. Ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu deux aspects du Nézaria à partir de Nombre chapitre 6. Le premier, c'est que c'est un engagement, c'est un vœu personnel, mais qui est aussi un engagement de servir Dieu. Le deuxième, c'est c'est une prescription qui est donnée par Dieu, mais dans lequel je vais mettre un engagement volontaire à faire ce que Dieu me demande. Et si c'est là votre ce que vous pensez c'est cela ce que vous voulez faire. Mais j'aimerais prier pour ça pour vous. Faut prier en même temps pour moi parce que moi aussi je lutte. Donc c'est pas toujours facile parce que ma chair des fois a veut se reposer, a vouloir regarder la télé, qu'elle a d'autres choses à faire, vous comprenez J'ai j'ai aussi des luttes comme vous là. Je, pourrais, je pas m'appelle pas Jésus-Christ moi. Enfin, je vais prier pour ça pour vous et pour moi. Jésus, merci, merci et merci de nous avoir choisi Merci d'avoir été, toi, engagé à 100 sans commettre de faute jamais, et d'avoir été jusqu'au bout toute ta vie. Et je dirais encore plus maintenant, alors que tu es ressuscité, tu intercèdes pour nous. Donc, ta vie à toi, elle n'est pas terminée. Tu es vivant et tu intercèdes, tu plaides pour nous. Alors, merci, et Dieu, pour ceux qui ont compris ce que tu avais pour eux ce matin. Que ce soit d'un engagement volontaire, une promesse qui a été faite, un vœu qui t'a été adressé et qui aurait besoin d'être respecté, que ce soit, Seigneur, un service que tu leur demandes et dont ils ont besoin de te faire confiance, et d'accepter volontairement, avec joie, de s'engager avec toi, le Seigneur, viens inscrire profondément dans leur cœur cet engagement. Et je sais que toi, Dieu, tu donnes non seulement le vouloir, le désir d'être avec toi et de s'engager, mais tu donnes aussi le pouvoir, parce que ton esprit qui est en nous est vraiment puissant. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Et c'est vrai que tu es en nous. Donc, on a besoin, Dieu, de se confier en toi. On a besoin de te laisser agir, surtout de se soumettre, de s'engager volontairement à ton service. Seigneur, bénis ce que tu as placé dans le cœur. Bénis ta parole dans nos vies. Et fais qu'on l'aime et qu'on t'aime par-dessus tout. Qu'on soit prêt à mourir, Seigneur, pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.